Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron Un marron. Putain, il est fort ce con.